Les concierges é t a i e t en vogue. Désormais, on les a remplacés par des digicodes. Dans ma ville, il n'y avait pas de p a r c m è t r e Je voyais des ouvriers manger des sandwichs à l'omelette. Le passé me revient comme un pile. Ok, la présence d'un passé omniprésent n'est pas passé. Les halles supplantées par le coste. L'allégorie des madeleines f i l e à la vitesse de Prost. L'air y était pur, Paris plus beau Désormais le ticket de métro augmente comme le nombre d'autos Oh shit à la télé, y'a plus de speaking Y'a des f i l m s de série B que j'estime à 4 centimes Les têtes nous plaquent, ces f i l m s de 3 pieds 7 Que je marque, mais mon intellect constate q u i l s sont obsolètes Obsolètes, mais stylées, la phrase qui suivra L'homme qui capte le m a q u e t e dont le nom possède double A. La variété, sa t cible solaire, l'arbalète, qui pique, c e t t e zig, solité, à l i t e l'élite. Qui élabore depuis des décennies une main basse sur mon art pour qui l'avance au ralenti. Mais le grand Manitou, Manitou, t'inquiète, il démasque la musique à masquer, la place en hypothèque, puis u n s c r i en italique sur son agenda. Le top des trucs qu'il n'aime pas. Bref, pour être clair et net, le ventricule s'accompagne de l'oreillette, o u t comme à mes oreilles, la variété, sa toquine e rime avec c o p s o l e t e Celle-là était aussi la lumeuse qui portait des barésies et empestait le patchouli. Pour des services rendus, elle me dit je te paye en nature et je reste stoïque quand elle me tend des confitures. Ceci est oublié quand au mois de décembre, elle me téléphone et me dit passe me prendre. Bref. J'en abuse avec délectation. Douce comme de l h y d r o m e l je suis en affection. Puis me glisse, m'imisse entre les cuisses. Lisse de la m i s s ses yeux se plissent. Et elle dit stop, t o n v i c e je suis comme une balle. Elle joue le rôle d'une raquette. L'endormeuse allumeuse se prend pour une starlette. m a i s s a c h e que dans les cinémathèques, t'es p r e q u e calipette. Des suettes sont classées dans les cérébées au rayon obsolète.、Oh,